Galaxy, fréquence 95.3, le meilleur de la musique électronique, on est en direct, merci Guillaume, un petit clin d'œil à lui, tu le retrouves jeudi prochain, jeudi 23 août, entre 13h et 17h pour un maximum de bonne musique, tu viens d'écouter à l'instant une production du label Laka, avec les Soldiers of Karkadu, le morceau Tokyo Escape, une série d'émissions spéciales, lundi, mardi et mercredi, avec moi au platine de Galaxy, entre 17h et 20h aujourd'hui, 17h, 21h demain, et puis même chose, mercredi 17h, 21h, une spéciale Sound System, les 100% rétro on est parti pour 3 heures de souvenirs tu fermes les yeux tu te laisses emporter il est 17 heures sur galaxy c'est parti galaxy 95-30, le meilleur de la musique électronique avec à l'instant Brasil, Spectrum et Galaxy partout à travers le monde à travers le, por à travers le portail web pardon de Galaxy, le live.galaxyfm.com en un clic euh, on est diffusé à travers le monde vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque jour et on vous en remercie on continue sur le même principe 100% rétro jusque 20h dans le cadre des émissions spéciales sans System avec tout de suite la claque le grand classique Mackenzie un de mes préférés avec à la voix Jesse pour le morceau arpégia Galaxy. Galaxy music for <laughs> happy people happy people happy people, happy people. Happy people. Sur Galaxy fréquence 95.30, avec le groupe Satness et les morceaux I never thought I never see the day. N'hésitez pas à nous appeler au 03 20 83 57 57 si vous désirez connaître toutes les références précises des morceaux diffusés. Et ce numéro te permettra de remporter tout à l'heure du cadeau, quelques compilations avant le cap des 18h. Et pour nous emmener justement jusqu'au 4, cette fois-ci des 17h30, place à un ancien de la radio que tu avais le plaisir de retrouver le samedi après-midi. C'était Dave Swayze avec son excellentissime morceau Gold Wave. Galaxy. Galaxy. Music. Or happy people. Happy people. Happy people. Galaxy. Galaxy. Galaxy. Don't, Don't stop, stop. Stop. Music. music. Merci d'être rivé scotché à Gripata Radio, fréquence 95-30, le meilleur de la musique électronique. Émission spéciale aujourd'hui, spéciale Sound System depuis 17h et jusque 20h. Même chose demain, 17h-21h et mercredi 17h-21h. Trois émissions en direct, 100% rétro, à base de souvenirs. Euh, tu viens d'écouter à l'instant le remix de Marmion Schoenberg, un remix sorti en 2003. Place tout de suite Bonaline and Kane pour le remix d'Everytime, le morceau lustral. Galaxy, Galaxy. music or happy people. Happy people. Happy people. I see. music or happy people happy people happy. à l'instant avec le groupe Snap et le morceau Exterminate, euh, émission spéciale aujourd'hui jusque 20h, tu peux nous écouter à travers le web sur le live.galaxyfm.com à travers le monde n'hésite pas aussi à te connecter sur le site web de l'émission soundsystem-mix.fr tu peux y retrouver euh, des petits forums des téléchargements euh, de mix et puis n'hésite pas à m'envoyer un petit message un clic, un mail, ça fait toujours plaisir place tout de suite un bon grand classique rétro, si tu es dans ta voiture tu m'écoutes, bienvenue euh, et bienvenue à toi si tu viens de nous rejoindre, tu mets la voiture sur côté, tu l'arrêtes sur la bande d'arrêt d'urgence, tu mets tes warnings, tu sors dehors, tu te prépares à jumper, si tu es dans ta chambre, tu écartes les meubles, euh, tu pousses la table, tu mets ton petit t-shirt bonsaï, tu enfiles tes euh, baskets, c'est parti pour jumper, attention, 3, 2, 1, c'est parti Sur Galaxy 18h16, on est en direct, fréquence 95-30 avec une souvenir rétro Human Resource, le titre Dominator. Tout de suite, c'est de la rétro-trans avec le groupe Space Buggy. Tu fermes les yeux et tu te laisses emporter par le son de Galaxy. C'est 100% rétro jusque 20h. Like, 11h95 30, 18h34 avec à l'instant Grease 2000, c'est un souvenir rétro, on fait un break au niveau de la rétro, le temps de faire un tour d'horizon des principales soirées marquantes pour ce week-end avec notamment du côté du samedi 25 août au Blizz Club, la Malcolm Bay Session avec au platine Malcolm Bay forcément, DJ 6PO et DJ Flamme à la bûche le concept Jump et Electro House Session avec au platine x Sniper F et Frank J, au Captain Soirée spéciale l'anniversaire de DJ LB avec Mega vs Tough DJ Massive, Major Bryce, Max Walder, Tech Soldiers, Greg C QIC, Playboys, Lady Dark euh, et puis euh, les résidents euh, du Captain. on continue avec l'Escaped samedi le trio des résidents Dave, Luke, Kevin et également Huggy Anton dans la petite salle à l'âge de zoo, le concept Saturday avec Chris, Johan et Sima et on termine avec le Pulse Factory, grosse soirée à ne pas manquer du côté du Pulse puisque c'est l'anniversaire de DJ George il a invité un florilège d'excellents DJ il y aura Guillaume de Galaxy, Dorian Gray Frank Truong, euh, Fifi, Steven Lucas, MD, HS, CP Michael Fanza, Laurent Top, Heavy Tu retrouves toutes ces informations en un clic www.galaxyfm.com, rubrique information soirée. On continue en musique et en rétro comme prévu jusqu'à 20h avec tout de suite Body Motion. Souviens-toi. Galaxy. Galaxy. Galaxy, don't, don't stop, stop music. Check this out. <truits>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 For the brothers and sisters, why cause the country has a thump for the war They'll never care for the brothers and sisters why cause the country has a thump for the war Bill they'll, they'll never care for the brothers and sisters why cause the country has a sub for the war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 Music